وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم بقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهجهج محمد صلى الله عليه وسلم Donc, aujourd'hui, c'est le cours 7, dans les missies de la démocratie, et on lit encore le livre, à al dîle de tussharie, les de al-hizbiya al du cheikh Hassan ibn Qasim al-Haymi. En donc, on a expliqué la trois points. Le point qui a rapport avec le fait que, euh, y y, euh, la démocratie c'est quelque chose qui vient en contradiction avec l'islam, du fait qu'on n'a pas le droit d'opposer à celui qui est au pouvoir, on n'a pas le droit de s'opposer à lui ou de euh, lui disputer son autorité. Deuxièmement, on a expliqué euh, du fait que, le fait que la démocratie amène à mettre au pouvoir, amène à mettre au pouvoir un non-musulman. Et, trois, et ça c'est haram dans ce. Et troisièmement, on a expliqué que la démocratie peut amener même à mettre au pouvoir ou à élire une femme. Et ça que c'est haram dans l'islam aussi. Maintenant on va expliquer un autre point euh, que le cheikh a mentionné comme le point numéro 7, C'est فَقَدْ oui. نَشَرَتَهَا euh, le point c'est عَقْدُ التَّحَالُفَاتِ مع بعض الأحْتَابِ العلمانية، c'est-à-dire d'établir certaines alliances entre c'est soi-disant parti islamique et les partis laïques ou euh, communistes ou socialistes ou autres, parmi les partis qui sont contraires à l'islam. Donc, le Cheikh 14, euh, dit ان المجتمع اليمني للإسلاح أن التجمع اليمني للاصلاح حالف حزب البعث الاشتراكي وهيده على اساس نصرة الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الراي والراي الاخر واحترامه واحترامه وتداول السلطة سنياً en wat is het doel van deze mensen? Vergeet het Taal, يا Donc point-là, c'est un très intéressant, en fait. le chef, il explique que, Euh, c'est le fait que ces gens-là, parmi les hasbiïnes, ceux qui se disent islamistes, hein, qui font partie de partis euh, religieux soi-disant islamistes, et qui appellent à la démocratie, et qui utilisent la démocratie pour soi-disant arriver à établir l'islam, ou à établir un état islamique, ou à établir la charia dans les pays musulmans, et ainsi de suite, et eh bien ces groupes-là, on voit de leur part des formes de contradictions à l'islam, et de contradictions à la charia du fait qu'ils cherchent parfois à s'allier avec des groupes, Hein, avec, des, avec des groupes euh, ou des partis qui sont des partis qui sont clairement euh, en train d'appeler à des idées et à des principes de kufu et de shirk, comme par exemple les partis laïcs, les partis qui sont clairement et ouvertement allés euh, et, et contre la charia, euh, comme par, par exemple aussi les partis socialistes comme le parti basse et le parti euh, par exemple euh, communiste ou il y a d'autres parties de, de ces tendances-là. Donc eux, ils font des alliances avec ces groupes-là. Par exemple, supposons qu'il euh, y, y a des gouvernements qui sont par, dans par, parfois minoritaires, il y a plusieurs partis qui sont élus, parce qu'on sait que dans l'Assemblée la nationale, il y a des, des chaises, hein, il, y a des, il y a des sièges, et euh, parfois euh, il y a différents partis qui se partagent une, une proportion différente de sièges. Et donc parfois, pour faire passer des lois ou des trucs de ce genre, ils sont obligés de s'allier avec certains partis pour avoir une majorité, pour et pour faire passer des, des, des lois et des trucs de ce genre. Donc, ils sont obligés de faire des alliances avec des groupes de coffres. Hein. Et le chef, il mentionne qu'il y a dans un, dans une, dans un magazine qui s'appelle Anur, de l'année 1414, et le numéro exact de ce magazine-là, le chef, il l'a cité, Euh, C'est en, en fait même il y a un article aussi dans, dans le journal qui a été publié là-dessus. Attendez, je vais vous donner la, la page exacte avec euh, le numéro. C'est euh, le, le, le journal As-Sahwa, le numéro 364 de la neuvième de la année, le, le jeudi 3 Troisième jour de Shawwal, 1413, qui correspond au 22 avril, euh, avril, 22 avril 1993, à la page 2, il y a cette information-là, puis aussi dans le magazine qu'on a dit, le magazine qui s'appelle « An-Nur » de la quatrième année euh, du mois de Muharram, de l'année 1414, euh, 14, à la page 13, il y a la citation suivante, ou la parole suivante du fait que le groupe ou la disons l'organisation euh, ou le parti yéménite qui s'appelle Al islah ça c'est le parti des Ikhwan al Muslimin en, en, en Yémen, ok, le parti des Ikhwan, c'est un parti politique qui s'appelle Al islah et vous savez que les Ikhwan dans plusieurs pays euh, ils changent parfois de nom, c'est-à-dire ils ne sont pas nécessairement connus par le nom Ikhwan al Muslimin, sauf que c'est quand même des groupes qui suivent la même, le même manhatt que le manhatt des Iraniens. Comme par exemple, ils peuvent être connus euh, euh, par exemple en Algérie ou euh, en Tunisie ou dans d'autres pays musulmans par d'autres noms comme al islah ou Hamas ou euh, il y a d'autres par parties de ce genre. Et puis il y a peut-être même aussi d'autres parties, au Pakistan par exemple, euh, ou en, en Inde, des parties islamistes, islamistes qui sont. Pas nécessairement de la même origine que euh, les Irwan, mais qui sont de la même tendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous entendez souvent des ulama qui, euh, qui vont dire Ah, ça c'est des Irwan, ou ces gens-là c'est des Irwan, alors qu'ils ne sont pas nécessairement, ils sont pas vraiment partie des, du groupe des Irwan, ils n'ont peut-être pas la carte de membre, ils n'ont peut-être pas donné la baie à, à ce groupe-là, mais étant donné qu'ils suivent le, la même, le même principe et la même tendance, et étant donné que ceux qui ont inventé cette bid'a de participer aux élections puis de, de, de faire des partis politiques islamistes, étant donné que c'est les premiers à avoir fait ça, c'était les Ikhwan, et eh ben c'est comme si on peut dire en réalité qu'ils sont tous de toute façon de la même origine, de la même source, de la même racine, de la même base c'est-à-dire le groupe des Ikhwan et c'est pour ça qu'on les met tous dans ce paquet-là puisqu'on dit que ce sont des Ikhwan, même s'ils ne sont pas nécessairement de ce groupe-là puis qu'ils ne reconnaissent pas nécessairement euh, Hassan al-Banna et les gens qui euh, appellent à ce, à ce, à ce manhaj-là précisément. Donc ce groupe-là qui s'appelle l'Islah, il a fait une alliance avec le parti ba euh, socialiste Baaf et avec d'autres partis également sur le, les bases qu'ils vont ils vont venir en aide ou ils vont supporter et défendre la démocratie euh, le multipartisme hein c'est-à-dire le, le, le multipartisme cest la pluralité des des partis politiques et la, la liberté d'opinion et le respect de l'opinion de l'autre hein ça c'est ce qu'ils appellent euh, le respect de l'opinion de l'autre ou de, de respecter les opinions des, des autres et Qu'est-ce qui est incroyable, et on va en parler peut-être plus tard aussi, c'est que eux, quand ils parlent de respecter les opinions des autres, ils incluent là-dedans même les principes de la religion. Comme si pour eux, les principes de la religion c'est des opinions parmi d'autres. Et donc ils considèrent que, euh, par exemple, s'il y a des, y a des euh, positions, par exemple dans le Coran ou dans la Sunna, eh ben c'est permis de, de l'accepter ou de ne pas l'accepter, parce que euh, soi-disant il, il y a différentes opinions chez les savants de l'islam, et étant donné que les savants ont divergé entre eux, eh bien il faut respecter toutes les opinions des savants, peu importe. Et euh, donc, du moment qu'un savant a dit quelque chose, et qu'il a exprimé une, une opinion, que ce soit en accord ou en désaccord avec les textes et les, et les preuves authentiques de la Sunnah et du Coran, ce L'important, c'est que c'est une, une position qu'un savant a supportée ou a défendue, peu importe quel savant, sans prendre même en considération est-ce qu'il était soumis ou, etc. Euh, ils prennent tout et ils disent ça, c'est une position d'un savant, donc on l'accepte. Et on le respecte. Même s'ils n'acceptent pas pour eux-mêmes, même s'ils ne sont pas d'accord avec, ils disent il faut le respecter, il faut la respecter si quelqu'un veut la, la, la suivre. Et euh, ça c'est basé sur l'idée ou le, le, la, la, la, la fausse idée que certaines personnes euh, que certaines personnes répètent souvent. Kullo, kullo mujtahid, kullo mujtahid tous les tous les, mujtahid, tous les, les savants, tous les grands savants de l'islam ont euh, ont raison si tu veux si tu veux le traduire de cette façon. Et ça c'est une fausse idée. Euh, C'est une fausse idée parce que c'est pas vrai que tous les mouchtahidines, euh, sont en raison ou ont une position correcte. C'est pas parce qu'un savant, un, sava, un mouchtahid, un grand savant a eu une position qu'elle que, euh, est, qu elle est acceptable. C'est vrai que tout mouchtahid est récompensé. Mais c'est pas vrai que tout mouchtahid a raison. Tu vois peut-être que Mouchtahid a fait un ishtihad et il s'est trompé dans son ishtihad, c'est vrai qu'il est récompensé, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison et qu'on a le droit de suivre son, sa position, parce que il y a une, y a une possibilité qu'il ait raison et une possibilité qu'il a tort. Et s'il a tort, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de prendre sa position et de l'accepter. La, Et c'est ça euh, le problème et l'erreur, mais ça, bien entendu, c'est un sujet beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, détaillé à expliquer. On a l'occasion, Inch'Allah, d'en parler euh, dans des cours euh, qui vont suivre, Inch'Allah, mais pour l'instant, c'est juste le principe qu'on euh, qu qu devait mentionner. Puis, ils mentionnent aussi euh, qu'ils se sont mis d'accord avec eux sur, le, sur la base qu'ils vont s'échanger le pouvoir euh, de façon pacifiste c'est-à-dire avec les élections, une fois qu'un parti a euh, gagné l'élection, il remet le pouvoir à celui qui a euh, le, celui qui a perdu, donne le pouvoir à celui qui a gagné l'élection et ainsi de suite, et on a vu que tout ça c'était contraire à l'islam, et, euh, et le chef se dit que wa euh, il y a dans ça une obéissance aux ennemis d'Allah, en suivant ce système-là et en faisant des alliances avec les les Kouffars sur ces principes-là et sur ces bases-là C'est comme si tu obéis aux ennemis d'Allah, et il mentionne le verset, 149 dans sourate Al-Imran qui dit, Ô oh, vous les croyants, si vous obéissez à ceux qui ont écrit, ils vont vous faire revenir sur vos pas, hein, ils vont vous faire revenir sur vos pas, et vous allez, vous allez retourner perdant. Vous allez vous en retourner perdant. Donc, le but des mécréants, justement, c'est de faire revenir les, les gens, sur leur position de la, par rapport à la foi et de les ramener à la mécréance. Les mécréants, pour coufards, c'est ce qu'ils veulent des musulmans. Ils veulent que les musulmans soient mécréants comme eux. Et parfois, il y a des musulmans qui oublient ça. ok Et euh, il y a, des, il y a la, le, le principe ou les idées de démocratie. C'est des idées qui ont été ancrées maintenant dans la, dans la mentalité et dans l'esprit de la plupart des, des gens, des hommes et des femmes sur la Terre à un point tel qu'ils sont convaincus presque que c'est une vérité absolue, que c'est la justice, que avant la démocratie, la justice n'existait pas. Et que la justice a existé uniquement lorsque la démocratie est apparue sur la terre. Le chef, il a mentionné un verset 149, dans Sourat Al-Imran. Et c'est pour vous dire, et c'est pour vous dire sérieusement que, euh, C'est un lavage de cerveau que les gens ont suivi, et même on ne devrait pas dire un lavage parce que c'est plutôt euh, qu'ils ont sali le cerveau de ces gens-là avec ces idées. Et euh, de se nettoyer le cerveau encore une fois pour, le, le, le faire pour être capable de comprendre que ces principes-là sont mauvais et sont incorrects, ça exige ça exige ça exige d'un individu musulman un grand travail de réforme sur lui-même. Hein, parce que tu ne peux pas arriver à conscientiser et à comprendre tout ça, excepté si tu as vraiment une bonne compréhension de, des bases de ta religion et des, de sincérité bien sûr envers Allah subhanahu wa taala et envers toi-même, et aussi bien entendu aussi une bonne connaissance de ce que implique de, de fausseté ce système démocratique. Et la plupart des gens ne sont pas n'ont pas ce qu'ils font malheureusement pour comprendre ce, ces, ces contradictions-là en général ils ne font que comprendre ils ne savent que vaguement ce que signifie euh, la démocratie et de dire que la, la, le, la justice n'existait pas avant, avant euh, l'application des, des systèmes démocratiques dans, dans les pays c'est un grand insulte envers l'islam envers le Coran envers la Sunnah, parce que c'est l'islam qui est venu avec la justice et c'est la loi qui vient d'Allah qui a été ramené par les messagers qui a amené la justice à l'humanité, et non pas ces lois et ces principes inventés et fabriqués par les êtres humains. On a mentionné ça la semaine passée, ce verset-là, et puis justement Allah wa il dit que ceux qui transgressent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. Donc, ça veut dire que de faire l'injustice, c'est euh, de transgresser les limites dans l'ordre parental. Et donc, parfois, ces coups ils s'imaginent en train de faire la justice et de faire ce qui est bien. Ils sont convaincus que leur position et leur attitude envers la femme est une position de justice, hein, et en, en voulant, soi-disant, appliquer l'égalité entre l'homme et la femme, ils disent ou ils s'imaginent que c'est ça la justice. Alors qu'en réalité, ils sont en train de faire la plus grande injustice à l'homme et à la femme en même temps, d'accord Parce qu'ils ont transgressé les limites d'Allah sur cette question-là. Et, et donc, quelqu'un qui n'a pas la foi et qui n'a pas la raison, il ne peut pas arriver à comprendre les, euh, les, la réalité de ce que signifie être injuste. Et qui connaît la justice mieux qu'Allah C'est lui qui est juste, l'absolu dans, dans la justice, Hein et c'est lui qui euh, qui dit qu'il ne fait même pas un poids d'attente justice. Donc la justice ne vient pas de la démocratie, ni des koufras, ni des mouchriquins, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui s'accrochent à sa loi et à sa révélation, ce sont eux qui appellent à la justice, et non pas les démocrates ou les laïcs ou les autres euh, soi-disant euh, défenseurs des droits de l'humanité. Ensuite, le Cheikh est dit, comme septième point, Ah oui, en passant, ça me fait penser, c'est, c'est ce principe-là que je l'appelle, ils appellent les, ces groupes laïcs et ces groupes, euh, socialistes et autres à s'unir avec les musulmans, soi-disant, pour établir la démocratie et les droits de l'homme. Et ça, ça me fait penser exactement au, à la charte, euh, que les 400 organisations de, en Europe, les 400 organisations musulmanes en Europe ont signé en Europe, soi-disant, l'année passée. 400 associations musulmanes se sont réunies pour signer une charte euh, européenne, d'un islam européen soi-disant, et parmi les, les principes qui sont les, pour lesquels ils ont signé, il y avait justement la défense de la démocratie, des, de la laïcité, des, des droits d'égalité de l'homme et de la femme, et de tous ces principes d'égarement de, de, de, que les kouffars défendent. Et euh, qu'est-ce que le groupe Astrolabe et le groupe euh, Présence musulmane aussi pour font, font la promotion de ces, de ces idées -là. Et euh, je vérifie aussi sur internet dernièrement il y a un groupe qui s'appelle le Conseil euh, canadien de la femme musulmane, et, et dernièrement, la semaine passée, ils ont fait, ça c'est un groupe qui est à Toronto je pense, mais euh, la semaine passée ils ont fait une rencontre à l'université, euh, pas, pas à l'université, mais ils ont mis les affiches à l'université, et euh, c'était quoi ces, ces affiches-là Euh, il, il il faisait une euh, Attendez, il faisait une approche hein, ils il disent le Conseil des femmes des euh, Canadiennes des femmes musulmanes vous invite à assister à un séminaire intitulé une approche comparative des lois familiales islamiques et canadiennes présenté par Maître Nourine Magid. Donc c'est pour vous dire que <coughs> Euh, bon, j'ai pas assisté, mais c'est pour vous dire que ils veulent faire une approche comparative hein, pour essayer de comparer les deux. Et je connais la position de ces gens-là en, en principe. C'est des gens qui s'opposaient à, c'est des gens qui s'opposaient, soi-disant, soi-disant, soi qui ait des arbitrages euh, basés sur un tribunal islamique, soi-disant, au Canada. Et euh, ils disaient que c'était, ça, ça allait amener des injustices à la femme et des trucs de ce genre. Et cette organisation-là reçoit des grosses subventions du gouvernement canadien. Ils sont subventionnés par le gouvernement canadien. Je lisais même dans, dans, dans le site même du gouvernement, ils ont mentionné même la somme qu'ils ont donnée euh, en subvention à ce groupe-là, et c'était comme dans les centaines de milliers de dollars. Donc, euh, donc hein, Donc c'est normal qu'ils okay, jouent le jeu des Kouffars et puis que vous entendez de la part de ces groupes-là des choses vraiment absurdes, et eux c'est ça ce qu'ils font, appeler à l'égalité, appeler à tout ce, que, tout ce qui est contraire à l'Islam, et il y a beaucoup d'organisations comme ça qui sont subventionnées par les Kouffars pour justement combattre l'Islam et les principes de l'Islam au nom de l'Islam. Et Cheikh Mourbel il disait ça dans une, dans une cassette, il dit c'est incroyable Disgust, <externals> <darling> Donc, on appelle les gens à détruire l'islam au nom de l'islam. C'est grave, Donc le cheikh il dit, comme huitième point, Fat-chubab il dit, ça ouvre la porte également, l'appel à la démocratie, l'utilisation de cette méthode, des élections, ça ouvre la porte à ceux qui prétendent que la charia est incomplète, hein, et, euh, ça, et, et à ceux qui prétendent également qu'elle ne peut pas répondre à toutes les, euh, les nécessités de la Ummah, qu'on a besoin de quelque chose de plus que, que la charia. Des fois, vous avez, il, il y a des frères qui font la critique, par exemple. Des fois, quand on parle de ces sujets-là, comme quand on parle de la démocratie, de la laïcité, des trucs de ce genre, ils disent ah, "Mais mon frère, il faut pas parler de ça parce que ça, ça amène des problèmes, ça amène la fitna non, des trucs comme ça, apprenant aux gens euh, comment faire l'eau douce, comment faire des choses comme ça. Et d'un certain point de vue, c'est très, c'est très dangereux de, de, de dire des choses pareilles, parce que en particulier dans la langue française. En particulier dans la langue française. Parce qu'en arabe, alhamdoulillah, on a vu qu'il y a les livres, il y a un lama qui parle de ce sujet-là. Il y a les cassettes des, des sur ce sujet-là qui clarifient ces choses-là. Euh, et, euh, et elle est toutefois, en français. La langue française, et le, euh, disons, le, si tu veux, euh, la culture française, c'est une des cultures qui s'attaque le plus férocement à l'islam dans le monde actuellement je pense je pense je pense pas qu'il y a un pays ou une culture actuellement dans le monde qui fait une une attaque plus féroce à l'islam une guerre plus féroce à l'islam et moi je dis une guerre psychologique et une guerre aussi euh, allez, euh, verbale contre l'islam et donc et donc c'est pour ça que c'est important et c'est même fondamental qu'il y ait des gens qui s'exprime en la langue française et qui clarifie pour les musulmans qui sont d'expression francophone, les règles et les principes de l'islam au sujet de ces questions-là. Parce que depuis des années, moi je sais ça fait maintenant 17 ans que je suis musulman, je suis et depuis 17 ans, qu'est-ce que je fais à chaque fois que j'allume la télévision, chaque fois que je regarde dans les journaux, chaque fois que euh, j'entends quelque chose à la radio, sur l'islam c'est toujours, on est en train d'attaquer de frapper, de de de de, de, de cracher, d'insulter, de ridiculiser, de mépriser l'islam et les musulmans et la charia. J'ai jamais entendu rien qui va dans le sens du contraire, c'est-à-dire de montrer le bien de l'islam et de la charia. Donc, d'un point de vue, on n'est pas surpris de ça, parce qu'on ne s'attend pas à, on, on s'attend pas des kuffar qui vont commencer à glorifier et parler en bien de, de la vérité. Toutefois On entend même rarement de la part des musulmans, on entend rarement euh, la clarification de ces, ces principes-là et euh, l'explication de la position islamique vis-à-vis -vis de ces choses-là. Et quand j'ai écrit certaines de ces choses-là, quand j'ai traduit certains de ces points-là dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle L'islam ou l'intégrisme, et c'est juste une goutte, dans, une goutte que j'ai prise dans l'océan de ce que les savants de l'islam ont écrit à ce sujet que j'ai juste mis en français, et je n'ai pas, pas mis tout, j'ai juste mis un, un petit peu de ce que les savants ont expliqué à ce sujet-là, et les réactions des coups, ça a été des réactions de haine et de, de rejet total. Et ça, on comme on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'en surprend, on n'est pas étonné de ça, parce qu'on n'espère rien d'autre de la part de ces gens-là la plupart du temps, excepté ceux euh, pour qui Allah a mis dans leur cœur un peu de sincérité et un peu de... de, de, de, de d'amour pour le, la vérité, eux ils, eux ils vont lire le livre avec un cœur ouvert et ils vont analyser et ils vont savoir euh, juger hein, et euh, comprendre la, la, le principe Tandis que les autres, ils vont même pas être capables de dépasser le, le, le, le, la préface. Hein, poser la... Je te jure, parce que j'ai lu des commentaires de certains couffards justement au sujet du livre, ils n'ont même pas été capables de dépasser l'introduction. Le, le, Pourquoi Parce qu'ils sont tellement euh, habitués d'entendre des attaques et des, des, de la haine contre l'islam, aussitôt qu'ils entendent une réponse d'un musulman sur ces sujets-là qu'eux aiment discuter et traiter sans aucune connaissance, aussitôt qu'ils entendent un musulman qui euh, dit, dit la vérité à ces sujets-là, ils s'enflent ils se, ils, euh, d'orgueil de, de, et ils sont remplis de haine par la suite. Et ils ne sont pas capables d'analyser les choses et de, de réfléchir et de, de comprendre les points et les arguments qui sont présentés. C'est juste de voir euh, les choses de, de leur point de vue à eux seulement. Et donc ça, c'est de la part de gens qui se prétendent soi-disant ouverts d'esprit, proches, euh, euh, prêts au dialogue, qui sont prêts à euh, communiquer et à discuter. Et quand on leur fait part de. De nos point de vue et de la réalité de ce qui est expliqué dans l'islam, ils refusent de l'accepter et ils jouent à l'autruche. Pourquoi Parce qu'ils veulent essayer de, ils veulent essayer de, par exemple, faire croire que, euh, ils sont euh, déjà qui sont pour le respect de l'opinion de l'autre et pour ces choses-là. Pourtant, quand c'est le temps d'écouter l'opinion de l'autre, ils disent non. On peut pas, on peut pas accepter ces idées-là et on peut pas les les les, les supporter parce que c'est des gens qui sont euh, intégrés et des choses de ce genre. Et c'est ça leur seul argument. Euh, à ce sujet-là, il y a un point qui m'a surtout, fait, qui m'a vraiment fait rigoler un peu, c'est que c'est des gens qui disent toujours l'islam est contraire, euh, l'islam est contre la démocratie l'Islam est contre nos valeurs, l'Islam est contre la liberté, contre l'égalité et tout. Et le Coran enseigne des choses de ce genre que, qui sont contraires à nos principes et à nos valeurs. Quand des musulmans qui sont dans les bid'ah et qui sont dans les garments leur répondent et leur disent, non l'Islam est en accord avec la démocratie, l'Islam est en accord avec la laïcité, l'Islam est en accord avec ci et ça, eux Et ce là, ils répondent à ces gens là, ils disent non, vous mentez, c'est pas vrai, vous dites pas la vérité, c'est pas comme ça dans votre religion, vous déformez la réalité. Puis, quand, moi j'écris un livre par exemple, où les savants de l'islam écrit un livre qui dit l'islam rejette la démocratie, l'islam rejette la laïcité, l'islam est supérieur parce qu'elle vient de Dieu, Et là eux ils disent oh, comment vous osez dire ça, comment vous osez accepter de rejeter la démocratie On est, on est en train d'expliquer la réalité de ce que l'islam dit. Ils sont pas contents avec les autres qui mentent sur l'islam et qui disent des faussetés. Et quand on leur dit la vérité de l'islam, ça les choque et ils réagissent de l'autre de l'autre opposé. Une réaction de l'autre extrême. Hein, et ils refusent de, de, de, de, de, de supporter la critique. Maintenant, n'importe quel prof de filo dans n'importe quelle université au cégep, hein, qui demanderait à ses élèves hein, un kafir, qui demanderait à ses élèves Écrivez-moi une dissertation ou une critique de la démocratie pour montrer les, les points faibles de la démocratie. Ils vont rien dire. Ils vont accepter qu'un prof pose à ses, à, ses, à ses élèves ce genre de questions, comme si rien n'était. Mais du moment que c'est un musulman qui répond à la fausseté et au mensonge et à l'égarement et à la stupidité des principes de, de, de, de, de, de l'Occident qui sont enseignés aujourd'hui, Et qui montrent leur fausseté en se basant sur la vérité qui vient d'Allah, dans le Coran et dans les paroles du Prophète Mohammed, صلى wa sallam dans la Sunna authentique. Et ben là, ils commencent à se remplir de rage et d'orgueil et d'arrogance et ils commencent à crier au malin et à dire "Oh, c'est la fin, et le malheur." Parce qu'on est en train de secouer, comme Fatima al-Atiyya a dit, de secouer les racines de, de la société occidentale. Bon, j'en ai assez dit là-dessus. Maintenant, on va commencer à lire le texte du chef, Inch'Allah, pour rentrer dans le sujet, Inch'Allah, et j'espère pouvoir compléter. Le chef, il dit, donc, au sujet du fait que ces gens-là, lorsqu'ils rentrent dans la démocratie, ils ouvrent la porte à ceux qui prétendent que la charia est incomplète. Ça, ça veut dire quoi Le chef explique. وهم ليس لديهم شريعة يحتكمون إليها ويرجعون فيما اختلفوا فيه إليها فأخذوا بهذا النظام الخبيث الكفري الذي يتضمن الأخذ برأي أهنبية دون النظر إلى معتقداتهم وأفكارهم فقلدتهم في ذلك كثير من الدول المنتسبه إلى الإسلام جهلا منها بحقيقة المعال فتبنت هذا النظام الخبيث الخبيث خروجا من خشيه النزاع في من يتولى السلطه ولم يتوقف الامر عند هذا بل قد شاركهم في ذلك بعض الجماعات الضاله فاخذوا يصدرون الفتاوى ويستدلون لها بأدلة بادله توضح جواز المشاركه في الانتخابات وما علم هؤلاء خطوره الامر وما يقول ذلك من انتهام للشريعه بالنقصان وانها لا تقوم بكل مهام الامه التي منها الحاكميه وكيفيه تولي السلطه فلو ادركوا خطوره ذلك ورجعوا الى الكتاب والسنه عند الاختلاف والنزاع dus de jaren van hier jaren van de jaren van de de van de de jaren vers laquelle ils, euh, ils retournent pour juger entre eux. Le, euh, ils retournent uniquement à des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes. Donc lorsqu'ils ont des divergences, ils ne retournent pas à une sharia qui vient d'Allah Donc ils ont pris ce système qui est sale et qui est mécréant, le système démocratique, qui implique de prendre la position et l'opinion de la majorité sans même prendre en considération La croyance de cette majorité-là, ni la, la façon de penser de cette majorité-là. Donc, euh, si la majorité d'un pays c'est des athées ou des gens qui croient en rien ou des coufards de ou des juifs ou des chrétiens, ben ils vont juger pour, des, ils vont voter pour des choses qui sont contraires à l'islam. Et si c'est dans un pays musulman où les gens vont voter et que la majorité de ces gens-là sont des gens qui sont pas, par exemple, Euh, sur le Coran et la Sunna, hein, ben ils vont voter pour des choses qui sont incorrectes, hein, comme si par exemple dans un pays musulman, il euh, y a des gens qui sont euh, un, un groupe de gens qui sont majoritairement euh, socialistes ou communistes ou laïcs, et ils vont voter pour des lois contraires à l'islam. Donc les chefs ils disent, euh ils ont donc imité et suivi aveuglément Yanni. Euh, Les couffards dans leurs idées, dans leur système. Et il dit qu'il y a certains pays qui se, qui, qui sont musulmans, qui se disent musulmans, ou qui, sont, qui appartiennent à l'islam, qui, euh, qui, suivent aveuglément les pays occidentaux dans ce système-là, par ignorance de leur part, de la réalité de, de, des conséquences de l'application de ce système. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui, qui sont, à l'origine, qui sont des pays musulmans, qui et suivent aveuglément les, les systèmes de la démocratie, les Occidentaux, parce qu'ils ignorent en réalité la réalité de, des conséquences de la démocratie, euh, et il y a même des groupes islamistes, comme on a dit tout à l'heure, qui les suivent dans ça, et ils ont même émis des, des fatwas pour essayer de dire que c'est permis de participer aux élections, et ils n'ont pas compris en fait le danger qui est qui existe dans le fait de prétendre une chose pareille. En fait, il y en a certains parmi les groupes de bégards et des gens d'égarements qui ont non fait seulement la fatwa de, ils n'ont pas seulement fait la fatwa pour dire que c'est permis de participer aux élections, mais ils ont même essayé de dire que c'est une obligation religieuse et que celui qui ne participe pas aux élections est dans le péché. Hein. Donc ils ont, ils ont rajouté… Hein, ils ont racheté le blasphème à, à leur mensonge. Donc, euh, parmi les dangers qui existent à, au fait de, de, de prétendre une chose pareille, c'est que tu accuses la chari'a d'être incomplète, et on va expliquer ça, on va expliquer pourquoi, plus de temps, qu'est-ce qui va suivre. Et euh, on, également, pourquoi on explique que, que ou pourquoi ça implique que c'est une accusation de la charia, et que c'est comme si on, on l'accusait d'être incomplète la charia, parce que c'est comme si on disait que la religion musulmane n'a pas expliqué ce qui a rapport avec la gouvernance et avec le pouvoir, et avec la façon de transmettre le pouvoir. Et donc, euh, ça c'est un grave danger, et le Cheikh dit, s'ils étaient revenus au Coran et à la Sunna lors, euh, lors de leur divergence, hein, eh ben, il était épargné d'accuser la chari'a d'être imparfaite. Parce que le Coran nous explique que si on diverge, comme il mentionne le verset 59 dans le surat et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous êtes croyant en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. D'accord Donc à ce point-là, quand on a une divergence sur quoi que ce soit, que ce soit une chose importante ou que ce soit une chose petite ou grande, c'est une obligation pour le musulman de se référer au Coran et à la Sunnah pour chercher la réponse à cette divergence-là. Et non pas de se référer aux lois et aux règles et aux principes des Après, le cheikh il dit, il mentionne d'autres versets. Donc, comme le haut, il dit, il dit, il dit, il dit, il Alors, son, son jugement appartient à, à Allah, ok, et il dit «Wa zahlika anna Allaha qad ma bil wa fi kitabihi kama qala ta'ala wa qad alayka Le dit, et donc Allah heeft ta'ala il nous a euh, Allah heeft wa ta'ala il a clarifié euh, d'une explication claire et euh, d'une explication qui est suffisante tout ce qu'on a besoin de connaître, des affaires de notre religion et des affaires de notre dunya dans son livre. Hein, comme il a dit par exemple, <rire> le verset 89 dans surat al-Nahl, ça euh, dit, et on a révélé sur toi, on a fait descendre sur toi le livre comme clarification pour toute chose, hein, pour clarifier toute chose dedans. Et euh, comme je disais tout à l'heure, à propos de, de, la, de la, la, le combat ou la lutte ou la guerre qui se fait maintenant contre euh, l'islam et contre la charia dans, la dans les pays déjà qui sont de langue française, et eh bien comme je disais qu'il faut qu'il y ait au moins des gens qui répondent à ces choses-là, eh c'est ça. Si certains sont pas capables de le dire ou de le faire à certains moments ou à certains endroits, eh ben ça ne veut pas dire que tout le monde doit se taire. Et s'empêcher euh, de clarifier et de répondre à ces faussetés-là, oui. Exactement. Oui, c'est comme, comme le. Qu'est-ce que tu dis, Rita C'est un point important. Que les jeunes dédains ou les jeunes des gamins qui appelaient à des choses fausses au nom de l'islam, au jugement dernier, ils, ils vont être connaissants ils vont être heureux du fait que des musulmans se sont tenus, et ont clarifié pour le reste des musulmans la vérité, et, et ça, ça a fait en sorte qu'ils ont, ils ont eu moins de fidèles qui les ont suivis dans leur égarement et au jugement dernier, ils vont être heureux de ça, parce que ça a diminué de leur charge de, de péché, et de leur poids, exactement. Et, comme, et la même chose pour ceux, par exemple, qui ont… Euh, par exemple… Euh, Donc, euh, et en même temps, ça peut être une, une cause du fait que la perso ces personnes-là qui appellent à ces choses-là au nom de l'islam, peut-être qu'eux-mêmes savaient même pas que c'était contraire à l'islam, et malheureusement, qu'est-ce qui, qu qui se passe en grande majorité du temps, c'est que ces gens-là savent très très bien que la démocratie est contraire à l'islam, mais ils veulent jouer un jeu avec les pouvoirs. ils veulent jouer un jeu, le jeu du double visage ou du double langage tu vois, et ça c'est pas permis, mais ils utilisent peut-être le, le, le hadith qui dit la guerre est une tromperie, hein, et là tu n'es pas en guerre, donc utiliser les genre de hadith de ce genre pour être… on a le droit de, leur, de les tromper parce que c'est comme si on était en guerre, et bien là encore une fois c'est une déformation de la réalité, Et tombe dans, le, dans les garments Donc le Cheikh explique ici, Que, par la suite, que De même que le prophète Muhammad a clarifié ce qui est dans le Coran, et il l'a transmis comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné dans le verset 44, dans Surah Al-Nahm, et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies pour les gens ce qui a été révélé pour eux, ou vers eux. فالذي يشارك في مثل هذه الانتخابات البدعية يتهم الشريعة بأنها لا تستطيع أن تقوم بكل مهام الأمة فواء اشعر بذلك أم لم يشعر وفي هذا مخالفة لقول, لقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال ابن كثير رحمه الله عند هذه ناية هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه donc le on peut voir donc les gens qui participent à ces élections là qui sont des innovations dans l'islam ils sont en train d'accuser de, de, de ne pas être capable de remplir tous les besoins de la huma qu'il s'en aperçoive ou qu'il ne s'en aperçoive pas, qu'il en soit conscient ou non, c'est ça ce qu'il est en train d'accuser la charia Et ça c'est en contradiction avec le verset 3 dans Surat al ida qui dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai paracheté sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et l'imam de le grand euh, Mufassir du Coran, il dit ce, à propos de ce verset, et ça c'est la plus grande grâce d'Allah pour cette homme, qu'il a complété pour eux leur religion, et donc ils n'ont plus besoin d'une autre, autre religion autre que l'islam. Et ils n'ont pas besoin d'un autre prophète autre que leur prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Et c'est pour ça qu'Allah a fait de lui le dernier des prophètes, le seul des prophètes, et qu'il l'a fait venir pour les djinns et les hommes et les djinns Donc il n'y a, de, de, <coughs> a pas de halal excepté ce qu'il a rendu halal, et il n'y a pas de haram excepté ce qu'il a rendu haram, et il n'y a pas de religion excepté ce qu'il a légiféré comme religion. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le Cheikh il me dit tout le tout, il dit je dis, dit le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, il me dit, Mais dites, comme, euh, observe comme il faut. La parole du chef ibn Kathir quand il dit et il n'y a pas de religion. <coughs> <coughs> Alhamdulillah. Le chef il dit et observe comme il faut euh, lorsque le chef dit il n'y a pas de religion excepté ce qu'il a légiféré. Ça clarifie, ça montre clairement euh, l'égarement Hein, de, euh, de, la, de ceux qui appellent aux, euh, aux élections, étant donné qu'ils ont fait du système démocratique une religion qu'ils qu euh, suivent, et ils se sont basés sur, cette, euh, sur ce système-là pour détester et aimer, et pour s'allier et pour se désavouer, déjà. Hein Donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, parmi les musulmans, qui ne sont pas d'accord avec la démocratie parmi les musulmans Ils s'opposent à eux, ils les détestent. Et ils leur font la guerre. Et ils disent que ce sont des, des extrémistes ou des choses de ce genre. Et tous ceux parmi les musulmans qui sont d'accord avec eux, sur le système d'élection et tout, eh bien ils se mettent d'accord avec eux. Et c'est rendu même, même tellement grave actuellement, que non seulement il y a des élections dans les pays musulmans pour les, les, les, la mairie, pour le gouvernement, pour tout ça mais même, même ici à l'Occident, dans les pays occidentaux, même les mosquées sont régies et gérées par système soi-disant d'élections, et donc il y a dans plusieurs mosquées des, des conseils, hein, et il y, a un, il y a un président, il y a un trésorier et tout et tout, et à chaque je ne sais pas combien d'années, ils font des élections pour voter qui va être euh, le président du conseil, et etc., etc., dans plusieurs mosquées ça fonctionne comme ça, hein, pour essayer Le système des coups forts. Et il y a eu pas, pas, long, il y a pas longtemps, quelques, quelques années, il y a eu un coup d'État dans une mosquée à Montréal. Ils ont, ils ont mis dehors un imam d'une la mosquée. Hein, ils ont pris l'avocat, ils l'ont mis dehors. Et euh, après qu'est-ce qui est qu arrivé euh, Il y a eu une élection pour élire un nouveau président hein, pour la mosquée. Et ben. Juste quelques heures avant la date, le, le, le moment limite pour euh, remettre les, les euh, parce que pour voter il faut il faut payer, il faut avoir euh, une carte de membre pour faire partie de, de, de, du comité de la mosquée. Et pour avoir la carte de membre, il faut payer, je pense, une somme de 23 dollars pour euh, pour pouvoir avoir cette carte, pour pouvoir voter. Alors juste Quelques quelque temps avant la, la fin de la période de, de, de la vente des, des, des cartes de membres, quelqu'un est arrivé avec un paquet de euh, 250 euh, applications pour être membre avec la somme d'argent qui va avec pour acheter les cartes de membres, soit disant pour arriver à faire un vote. Hein, pour essayer de, de prendre la majorité puis élire. Euh, élire la personne qui va euh, mettre en, au pouvoir de la mosquée la personne qui va voter pour l'ancien imam euh, et donc ils n'ont pas, pas accepté ça ça avait des problèmes oui 250 cartes donc c'est pour dire que je le même principe que qui Exactement non non non non non je veux pas c'est ça non je veux vous dire Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est grave de voir de, de la façon dont, dont même les mosquées sont gérées. Souvent, c'est comme ça par voie démocratique. Et déjà, les gens, les gens de ces mosquées-là, souvent, les comités de ces mosquées-là, c'est des gens qui connaissent rien à l'islam. C'est des, des gens, qui sont euh, éduqués dans la dunya, mais sur le plan religieux islamique, ils n'ont pas grand connaissance. Et s'ils ont de la connaissance, ils n'ont pas le bon manhaj, et y a une souvent qui est, euh, qui est un peu croche, hein Wallahi les mosquées c'est comme des clubs privés maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne, et euh, ceux qui sont proches des administrateurs, ben c'est comme le, le, les, les, les proches des administrateurs, c'est comme les membres du club, hein, et euh... le club, hein? il y a des plats, vous... oui. en tout cas, C'est rare qu'il y le voilà, on le parle. C'est sûr qu'il y, y en a des plus pères, il y en a des moins pères, mais qu'est-ce qu'on a vu? Déjà en français, pareil que ça ne se dit pas, des versets plus pères ou moins pères, mais nous on va le faire. On, on, on se comprend, hein, techniquement. Donc, euh, c'est pour dire, il y en a qui sont plus graves, il y en a qui sont moins graves. Et donc, c'est pour dire que. Euh, en tout cas, on, a, on, rentre ça, on rentrera dans, ce, dans cette question-là un autre moment parce que si je rentre dans ce sujet-là, on risque de ne pas en sortir. Non. Donc, c'est juste pour expliquer que ces gens-là, ils appellent à cette voie-là, et c'est une voie qui est clairement euh, une voie d'égarement. En passant, euh, ces gens-là, ils sont convaincus que la seule façon d'influencer de, de, la, euh, la société, et de faire des changements ou des améliorations dans la société, soit disant c'est en votant ou en rentrant dans le système démocratique, alors que ce n'est pas vrai. Hein et euh, la preuve, c'est que dans l'islam il n'y avait pas d'élection, toutefois il y avait toujours moyen de donner des conseils aux dirigeants, de nous faire connaître, de nous donner de faire part aux gens qui sont responsables de, de nos opinions, de nos points de vue, de nos, de nos idées. De nos suggestions, si on a des conseils, des choses bénéfiques, des choses qui peuvent faire profiter, avancer la société, c'est toujours possible de le faire. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles de faire sans même qu'il qu'on qu ait besoin de faire des élections, ou des votes, ou des choses de ce genre. Hein? C'est juste le vent qui, qui, qui, fait pousser la porte. Donc, euh, il y a toujours des choses qu'on peut faire sans même avoir besoin de, de participer. De chef zei: dit eens naar de leider. Hij zei: en eens naar de leider. Hij zei: kijk de leider. Hij dit kijk eens de leider. Hij de leider. Hij zei: kijk de leider. Hij zei: kijk de leider. de leider. Hij zei: kijk de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Il essaie d'interpréter l'élection, euh, avec un langage religieux pour essayer de faire croire aux gens que, en participant à ce genre d'élection-là, tu t'établis l'islam, t'établis la religion. Tu, tu, tu, tu participes pas le fait de, de, mettre ta religion en force. Après, il dit, wa iban, إذا qa'asta, qassarta fi wajibik, ou fi din. Il y en a parmi eux qui ont dit, et si tu participes pas aux élections, T'as, as, as eu un manquement vis-à-vis de tes obligations et tu as été, tu as eu un manquement dans la protection de ta religion. Regardez comment ils interprètent les choses à l'envers. Après le chef, il dit, ال... ي... فلم... En euh... zijn de heersers van de wereld. De heersers van de wereld. De de wereld. De heersers van de wereld. De heersers van de wereld. De heersers van de wereld. De heersers van de wereld. De heersers de wereld. De heersers van de wereld. De heersers de De de de Dans le chapitre 3, Inch'Allah. Donc là, le chef, qu'est-ce qu'il fait maintenant Il est en train de montrer les méfaits de la démocratie, mais dans le chapitre qui suit, par la suite, là, il va il va réfuter d'une façon détaillée les arguments qui ont été présentés par les démocrates, euh, les islamistes démocrates, pour défendre ce, ce, ce système. Donc là, c'est pas une réfutation détaillée. C'est juste l'explication générale des principes qui contredisent l'islam. Parmi ces principes-là, de la démocratie et de l'élection. Mais après, ça va être détaillé, inshallah et tous les arguments des, des islamistes doivent être réfutés en détail. Après, le chef lui dit. Et parmi les, les parmi les contra, les contradictions à la, à, à la sharia, il y a le verset 67 dans Sura al Et là, et là, le chef, qui mentionne ce verset-là, dans Surah Al-Ma'idah, qui dit, Ô, oh, ô, oh, oh, prophète, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message. Et Allah te protégera contre les gens. Allah, certes, ne guide pas les peuples mécréants Ou les gens mécréants Donc c'est pour dire, ici, que Allah, il ordonne au prophète de transmettre ce qui a été révélé et euh, il lui dit que si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message, donc il doit tout transmettre, ce qu'Allah lui a révélé de transmettre, et il dit « Wallahu yassim kamina nas et Allah va te protéger contre les gens. Donc la personne qui appelle à, à l'Islam et au Tauqis, et la bonne compréhension de la religion, il doit être convaincu que Allah va le protéger contre, le, contre les gens, contre les koufars. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils ont peur d'expliquer, ou de parler, ou de clarifier, parce qu'ils vont avoir des problèmes s'ils le font. Et Allah, il dit, non, n'aie pas peur, il dit, ô oh prophète, n'aie pas peur. Allah va te protéger, Allah va te protéger contre les gens si tu transmets sa religion, si tu transmets, euh, sa voix. Donc, il y en a parmi eux qui disent, Il ne faut pas parler de ci, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Sinon ils vont te faire ci, sinon ils vont te faire ça. Et donc ils essaient, ils essaient de te faire peur vis-à-vis -vis de la transmission de la religion d'Allah. Mais Allah, lui, c'est lui qui protège. Donc faites, ta confiance à Allah Ta'ala. <rire> ok. Le cheikh dit, « Wa qala cheikh al-sa'di, rahimahullah »« de amru min Allah ili rasulihi Muhammad » ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنده صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية، فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ وزع وأنذر وبشر ويسر. فألم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله فلم يبقى خير إلا دل امته عليه ولا شر إلا حذرها عنه وشهد له بالتبيين افاضل الامه من الصحابه فمن بعدهم من أئمة الدين ومن فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين Donc le chef, il mentionne le parent de l'imam de dans son tafsir, Et il dit que ça, c'est l'ordre d'Allah à son messager, Muhammad de, de et que c'est le plus grand commandement et la plus, la plus importante de, tout, de tous les ordres d'Allah Et il dit que c'est de transmettre ce que Allah a révélé. Et euh, il y a, tout ce qui a été trans, tout ce que la Oumma a reçu, a reçu de la part du prophète Ça fait partie de ce que Allah avait ordonné à son messager de transmettre euh, parmi les croyances, les actions, les paroles, les règles de la Sharia ah, et tout ce qui a été demandé par Allah au Prophète de transmettre. Donc, euh, le Prophète sallallahu alaihi a transmis la religion, et a appelé, et a averti, et a annoncé la bonne nouvelle, et il a facilité la religion pour les gens, et il a enseigné aux ignorants, illitrés, jusqu'à ce qu'ils deviennent des savants, éducateurs. Hein. Et il a transmis avec sa parole, avec son action, avec ce qu'il a écrit, et avec les gens qui, avec le messager qu'il a envoyé, pour transmettre euh, sa religion. Hein. Et donc, il ne reste aucun bien, excepté que le prophète Muhammad nous l'a indiqué. Et il n'y a aucun mal, excepté que le prophète Muhammad nous en a averti. Euh, donc, il a, euh, il a transmis sa religion et le message qu'Allah lui a transmis. Et, les meilleurs parmi les gens de notre Ummah ont témoigné du fait que le Prophète Awassalem a transmis cette révélation-là parmi les Sahaba. Ils ont tous témoigné de ça. Et, ainsi que les grands imams de la religion et les hommes de, parmi les musulmans ont témoigné de ça. Ça, c'est dans le tafsir de l'imam al-Sa'di. Le chef, il dit, قلت تأمل قوله يدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه من العقائد والأقوال والأعمال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية إلى أن قال فلم يبقى خير إلا ما دل أمته عليه ونشر إلا حذره منه يتبين لك يتبين لك أخي القارئ أن النظام الانتخابي نظام الكفري بدعي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن فأين موضعه؟ Donc, euh, le chef, il dit, quand on a lu la parole de l'imam al-Sahdi, qui a, qui, qui, qui a précédé, euh, on peut comprendre clairement, dans ce qu'on qu a lu comme explication, que ce système est, euh, de, de, euh, al-Intihrabi, al-Intihrabi, les élections, al-Arabi, que ce système électoral est un système de couple. Et qui est un système qui est innové, c'est une bédaï, c'est-à-dire une bédaï, qui est innové, qui ne fait pas partie de l'islam, et qui n'existait pas à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait d'élection, n'a jamais demandé aux koufa et aux mushrikim de participer à des votes et à des élections à son époque, hein, et euh, lui-même n'a pas été élu. Hein. Allah sallallahu l'a choisi, hein, il n'a pas besoin d'être élu, c'est Allah qui l'a choisi. Hein et, euh, y a les, les croyants sont pas élus. C'est Allah ce qui les a choisis aussi. Et qui guide qui il veut. Hein Donc, Alhamdulillah. Et, les mushrikines, ils ont pas partagé le pouvoir avec le prophète sallallahu wa sallam. Quand le prophète sallallahu wa a établi la loi d'Allah, il a établi sur eux la loi d'Allah. Et, euh, le chef dit, si vous dites, Vous, qui appelez à, ceux qui appellent à la, à la démocratie, si vous dites que ça fait partie de l'islam, où est-ce qu'il est qu la place? Où est-ce que c'est mentionné dans le Coran ou dans la Sunna, Où est-ce que c'est expliqué dans la religion, cette, ce système? Si ça fait partie de l'islam, où est-ce qu'il est écrit? Montrez-moi dans le Coran, montrez-moi dans la Sunna, ça n'existe pas. Donc, eux, des fois, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Euh, ils, ils prennent des grands clés et des grands principes généraux et ils essaient de les interpréter À la lumière du système démocratique pour dire ça ça, ça, ça prouve que la démocratie, ça fait partie de l'islam. Mais il laisse de côté tous les règles et tous les principes clairs et précis et détaillés de la charia, dans le Coran et dans la Sunna qui montrent que la démocratie est contraire à l'islam. Et aussi, il prend des grandes lignes et il laisse tous les, les principes qui sont clairs et détaillés et qui sont les fondements de l'islam, il les laisse de côté. Donc, ça, c'est grave. Et, et, et Allah et Subhanallah, même si les chrétiens et les juifs prennent leur propre Bible, leur propre livre aujourd'hui, ils ne seront pas capables de prouver qu'il y a dedans la démocratie, nulle part dans la Bible. Même si tu vas trouver le contraire dans la Bible, le contraire de, de, dans la Bible tu vas, tu vas le trouver l'interdiction de l'idolâtrie, donc il n'y a pas de liberté de croyance l'interdiction de l'homosexualité, l'interdiction de l'adultère et les punitions pour ces choses-là. Encore, il y a plein d'autres règles encore là-dessus. Donc, comment des gens pourraient essayer de prétendre, défendre des choses de ce genre Aucun prophète, C'est pas seulement le prophète Samuel Samuel qui n'a pas parlé de la démocratie. Aucun prophète n'a parlé de la démocratie. Aucun des messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité n'a jamais parlé de ça. Ni Rissa. Ni Moussa, ni Ibrahim, ni Suleiman, ni Daoud, ni, ni aucun amenez moi un seul des prophètes d'Allah qui a parlé de ça. Aucun. Jamais. Seuls ceux qui ont amené cette idée ou ce système ou ce principe, c'est des idolats taillés, -hom homosexuels de la Grèce antique, qui ne connaissaient rien, qui étaient dans les garments, Et même eux ils l'appliquaient pas comme ces gens là prétendent l'appliquer aujourd'hui. Hein, ils vivaient dans une société esclavagiste où la majorité des habitants étaient des esclaves, et eux ils étaient une minorité qui faisait juste passer leur journée à discuter, à voter des lois et à s'asseoir pour parler, et euh, prendre des bains et faire des choses haram. Donc c'est pour dire, ils ne considéraient pas la femme pour voter, ils ne considéraient pas l'esclave pour voter, hein, parce que pour eux il n'y avait pas d'égalité dans ces choses-là. Et pour eux, le grec, euh, les gens qui étaient de leur de leur cité, c'était les êtres supérieurs. Ouais, c'est comme tu dis après. Euh, il dit par exemple que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple ou la, la, la, la souveraineté du peuple. Mais quand ils ont des décisions à prendre, c'est les gens qui sont au pouvoir, les, et, et ceux qui sont, ça, ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui sont haut placés, et c'est seulement parmi eux que le chef va être choisi, et quand ils ont une décision politique à prendre, ils ne demandent pas l'opinion du peuple à chaque décision qu'ils doivent prendre, pourquoi Parce qu'ils considèrent le vote comme étant, euh, disons, une, une, une, carte, une carte verte, dans le sens que c'est comme si le feu vert, en voulant dire, vous avez voté pour nous Ça, ça veut dire que vous nous avez donné le feu vert et que vous nous faites confiance pour toutes nos décisions politiques. Et donc on n'a pas besoin de vous poser la question à chacune des décisions qu'on doit prendre, est-ce que vous êtes d'accord ou non Parce que vous nous avez fait confiance, vous avez voté pour nous, donc vous devez accepter le, la responsabilité de votre vote, et donc vous, avez, vous acceptez indirectement nos décisions politiques. Et donc, peu importe que le Canada entier soit dans la rue. Pour soi disant faire une marche, une démonstration, une manifestation pour dire on ne veut pas que vous partiez euh, faire la guerre à tel, à tel ou à tel endroit où on est contre telle ou telle décision économique ou politique, ça va rien changer parce que à la base déjà ces manifestations là à la base c'était pas inventé ou faite à la base pour être pacifiste. Ces manifestations là à la base c'est des manifestations qui sont faites pour être violente et pour être des renversements du gouvernement, comme la révolution française et comme les révolutions bolcheviques ou autres qui se sont passées dans différents pays dans le monde, c'était pour faire des renversements et des coups d'État, et pour faire des massacres et des désordres. Puis après, ça a été soi-disant, quand il y a eu la démocratie qui a été établie soi-disant, plus déjà de faire des renversements ou changer le système, puisque c'est déjà ce système-là qu'ils voulaient qui est établi. Donc maintenant ils ne vont plus renverser soi-disant le, le système qu'est-ce qu'ils veulent faire soi-disant C'est juste montrer qu'ils ne sont pas d'accord et faire connaître pacifiquement leur point de vue en marchant dans la rue. Mais ça ne change rien sur le plan concret et les gouvernements le savent très bien, Et c'est pour ça qu'ils ne prennent même pas attention. Et tu peux faire une marche contre quelque chose un jour avec euh, un nombre de, de participants et le lendemain il y aura le même nombre de personnes ou plus qui vont être pour le contraire. Hein Et ça c'est des preuves de l'absurdité de ces genres de marches. Et quand les musulmans ou les islamistes participent à ce genre de choses, eh ben ils participent à l'imitation des koufars dans leur système dans leurs principes. Et en même temps aussi, qu'est-ce que ça fait Eh ben ça fait qu'ils s'associent et s'allient avec des koufars des mouchikines. Et ils se mélangent entre les hommes et les femmes. Et parfois même, ils ne font même pas la soirée. Quand c'est le temps de faire ces choses-là. Et ils font plein d'autres péchés encore. Donc, c'est pour vous faire, ça c'est juste un, point en passant. donc, le chef, il dit, il est où? Elle est où cette démocratie-là? Dans le Tal'an et dans la Sunna si ce que vous prétendez est vrai. Et si que ça fait partie de l'islam, où est-ce que c'est écrit? Montrez, montrez-le. Alors là, le chef, il donne trois possibilités maintenant. Le chef, il dit, il y a trois réponses possibles devant vous par rapport à cette question-là, par rapport à la question où est-ce qu'elle est cette, cette, euh, cette démocratie-là dans l'islam, si vous dites la vérité, Eh bien là il dit premièrement <sdag dust> <abaise> en in het de ik wil het niet doen, ik wil de niet doen, het niet doen. En al het begin, ik wil het niet doen, ik wil het niet doen, ik wil het niet doen, ik wil het niet doen, ik wil het niet doen, ik het La première réponse, c'est que soit qu'ils disent que le système démocratique fait partie des versets, du verset euh, et de ce que le Prophète a clarifié d'une façon claire, euh, sans, aucune, euh, sans aucun doute dedans. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, soit que vous répondez que le Prophète ne l'a pas clarifié et ne l'a pas transmis à la Ummah. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Que le professeur a tout transmis de la religion, tout ce que l'Aumama avait besoin, il a été transmis. Donc, vous êtes devant trois possibilités. Il est, il est mentionné clairement dans les versets, dans les hadiths. Ça, c'est le premier. Deuxième, il ne l'a pas clarifié et il ne l'a pas transmis. Ça, c'est deuxième possibilité. Et troisième possibilité, c'est de dire que ce n'est pas le professeur qui l'a dit, ça ne vient pas de l'islam, mais Le, la l'intérêt la, général, a, euh, est venu impliquer qu'on doit l'utiliser ce moyen-là après la mort du professeur Ansal. Ça, c'est la troisième possibilité. Donc, le chiffres répond répondent à ces trois, à ces trois, à ces trois réponses-là, une après l'autre. La première, la réponse à la première. فاقول إن قلتم بالاول فإلى ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد كذبتم وافتريتم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى في ذلك ومن, ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعمة الله على الظالمين en le cheikh Ibn Nasser a dit que il a dit également et le jour de la résurrection tu verras ceux qui ont de donc le cheikh dit première <truh mart noises> si vous dites la première réponse et vous dites que c'est dans le Quran et la Sunna alors où est-ce que c'est écrit dans le Quran et où est-ce que c'est écrit dans la Sunna du Messager sallalahu alayhi wa sallam si vous pas la preuve alors vous avez menti contre Allah wa et contre le prophète Muhammad wa et vous avez dit, hein, contre Allah un mensonge. Et il mentionne le verset 18 dans Surah Tawud. Et le verset 18 il dit, et qui est plus injuste que celui qui invente, qui invente contre Allah un mensonge? Ceux-là seront présentés devant leur Seigneur, et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Euh, certes, la, euh, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Ok Ça, c'est à propos des gens qui ont menti sur la religion d'Allah. Il y a des gens comme ça qui disent, quand les musulmans vont parler devant les médias, ils disent Ah, oh, mais euh, ces gens-là, euh, euh, soi-disant, si les gens disent quelque chose qui ne fait pas leur, leur affaire ou qui ne leur fait pas plaisir, si des musulmans disent devant les médias, hein, des médias poufards, quelque chose qui ne fait pas l'affaire de, de ces gens-là, il dit ah oh, lui il ne représente pas les musulmans, et ah oh, lui euh, il, il, il, il n'est pas une image euh, correcte de la, de la communauté. Qu'est-ce qui représente la communauté des musulmans Est-ce que c'est les gens qui boivent de l'alcool dans les bars Est-ce que c'est les gens qui font pas la prière Est-ce que c'est les femmes qui se voilent pas C'est eux qui représentent la, la réalité de la communauté musulmane Non, la réalité de la communauté musulmane, c'est ceux qui suivent le Coran et la Sunna. tandis que ceux qui contredisent le Coran et la Sunna et qui font des péchés ou des erreurs, ce n'est pas eux qui sont les représentants de la communauté musulmane. Et donc si quelqu'un va à la télé et dit un mensonge contre Allah et contre son messager, mais que c'est en accord avec leur désir à ces gens-là, et en accord avec leur passion, ils disent, ah, lui, il représente bien la communauté musulmane, parce qu'il a dit ce qui qu leur fait plaisir et ce qu'il voulait entendre, même si c'est faux même si c'est un mensonge. Et si cette personne est en train de dire quelque chose de vrai dans le Coran et dans la Sunna, mais que c'est contraire à leur passion, ils disent à lui ils ne représentent pas notre communauté, ils ne donnent pas une bonne image de l'Islam, parce que l'image qu'ils veulent eux, c'est l'image qui fait plaisir aux kuffars et qui rend les kuffars satisfait de qu'est-ce que les musulmans disent, et ça il y a beaucoup de gens parmi les musulmans qui ont cette attitude-là. Et qui mentent, et qui aiment ceux qui mentent à propos d'Allah. Ensuite, le chef, nous donne un autre exemple, le verset 60 dans Surat al-Zumar. Il dit, Et au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti, tu verras ceux qui ont menti contre leur Seigneur, hein, ceux qui ont menti contre Allah, leur visage va être assombri. Comme des ténèbres sur leur visage, hein. Peu, importe, peu importe leur couleur ils vont avoir des ténèbres dans leur visage. Même si ils étaient les plus blancs, même albinos, ils vont avoir des ténèbres dans leur visage ce jour-là. Donc, il mentionne la fin du verset N'est-ce pas que la destination des mutakabbiris, ceux qui semblent d'orgueil, c'est l'enfer. Donc ça c'est des exemples de châtiment et de menaces pour ceux qui mentent contre Allah parce que de mentir contre Allah c'est pas comme si tu mentais à propos de n'importe qui hein Après il dit wa al-bukhari wa muslim fi <igo> min hadith al al alayhi wa Euh, le chef, il mentionne euh, un autre hadith du prophète sallallahu qui dit euh, que l'imam al-Bukhari et les musulmans ont rapporté dans leur sahir un hadith qui, selon, euh, qui est rapporté selon al-Muhira, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait Celui qui ment contre moi, c'est pas comme quelqu'un qui m'a à propos de quelqu'un d'autre parmi vous. Parmi, euh, parmi vous. Celui qui ment contre moi, qu'il qu soit prêt hein, ou qu'il sache que son siège ou que sa, sa chaise est préparée pour lui dans l'enfer. Tal ouais, yasabawa min euh, al nar. C'est comme s'il prépare sa chaise dans l'enfer s'il avance contre le prophète hein. Donc il a préparé sa place là déjà en avance dans l'enfer pour lui s'il avance contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et donc quand tu parles de l'islam et de la religion d'Allah et que tu dis des choses fausses, que ce soit pour plaire ou pour faire ou, ou non, ça ne dérange pas. Tu meurs sur l'islam. Tu dis des choses incorrectes sur l'islam. Tu parles avec ignorance de l'islam, tu es responsable. Et tu, tu as menti contre Allah et contre son messager. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. C'est tout. Et si tu fais un péché et quelqu'un te demande, est-ce que c'est haram ou halal, Puis, parce que toi tu es en train de faire le péché, tu te dis, parce que tu ne veux, euh, veux pas mal paraître, t es, t as, t as tu as l'orgueil, tu ne veux pas admettre que tu fais quelque chose de mal parce que tu es orgueilleux, tu veux, tu veux le rendre halal pour te, pour te montrer bien devant les gens, pour te dire non, je ne suis pas en train de faire un péché. Parce que tu as l'orgueil de montrer que tu es en train de faire un péché. Donc, au lieu de dire oui, c'est haram ce que je fais, tu essaies de le rendre halal pour ne pas perdre la face. Donc, tu dis, tu dis, ah non, non, c'est pas haram ça dans l'islam. Non, Aoudoubina, tu es en train de mentir contre Allah et contre son messager pour protéger ta face. Donc, ça, c'est grave. Abner, sois franc et honnête, prends ta, ta, ta, ta responsabilité. Admet que ce que tu fais est haram et puis repenser. Reporte-toi à Allah. Donc, ça, c'est l'attitude de certains musulmans aujourd'hui. Si une femme, par exemple, ne porte pas le voile, quelqu'un lui demande Est-ce que tu, tu, tu devrais. Est-ce que dans l'islam, ce n'est pas obligatoire de mettre le voile Non, ce n'est pas obligatoire. Ou bien un homme est en train de se raser la barbe, tu lui dis Est-ce que ça, ce n'est pas haram de raser la barbe Non, ce n'est pas haram dans l'islam parce qu'il ne veut pas perdre la face, hein parce qu'il sait qu'il est en train de désobéir, mais il a honte, ou il est orgueilleux, donc ça c'est très grave. Admets ce que tu fais, c'est haram Ne ment pas à propos d'Allah, ne rejette pas la vérité, oui, oui c'est haram, j'admets, je fais un péché, car Allah me guide, car Allah me pardonne, je, je vais essayer de me corriger, je vais essayer de changer, je vais devenir un meilleur musulman, en ce moment je suis en train de faire un péché, oui. Soit franc, soit honnête, niet pas contre Allah en contre Son Messager. Après, le Cheikh dit: En je me die dit, en je me die dit, en je dit, en je me die dit, en en je me die dit, en je me en dit, en Allah de menteur. De menteur. Vous, allez, vous avez accusé Allah d'être menteur, pourquoi Parce que Allah, il a dit qu'il a complété sa religion dans le verset 3 dans le Talma. al là, aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion, et j'ai parachevé pour vous ma, ma, mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc la religion, elle est transmise, elle est parfaite, elle est complète. Et si vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa il le savait, il n'a pas transmis, il connaissait la démocratie mais il n'a pas transmis aux gens, il n'a pas clarifié aux gens. Mais vous êtes en train d'accuser de trans... de... le prophète Mahomet d'avoir caché la vérité, de ne pas l'avoir clarifiée aux gens. Hein Et ça c'est grave. Et le chef s'est dit :« Faitestablir le Rasoul sallallahu wa عليه وسلم. Faitestablir le Rasoul صلى الله عليه وسلم wa dînana, euh, comme ou lana dînana. » de Le a transmis de religie d'une façon complète. En dan, vous en train de traiter le Prophet Mohammed de menteur en disant qu'il le savait et qu'il ne l'a pas transmis, le, la démocratie. Il connaissait la, vous dites, il connaissait la démocratie mais il ne l'a pas transmis, vous êtes en train de traiter le prophète de mentin Et le prophète, a dit, le prophète nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam al Hakim dans al mustadrak qui est authentifié par l'imam al albani dans la Sunna, euh, il dit dans ce hadith-là, je vous ai laissé sur une clarté ou sur la... Euh, Une blancheur, une clarté. Euh, personne ne sent. Sa euh, nuit est comparable à son jour. Euh, son jour est comparable à sa nuit. cest à dire, euh, elle est claire de jour comme de nuit, cette voie-là. Tu ne peux pas t'en écarter, excepté si euh, tu vas périr. Si tu t'en écartes, tu vas périr. Ça, c'est un hadith Le prophète Rasulullah pour dire que cette voie, elle est claire. Elle est éclairée de jour. وبما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم قد علمكم نبيكم قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة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 Notre prophète, vous nous a tout enseigné, même d'aller aux toilettes, même comment aller aux toilettes. Il essaie de se moquer de Salman. Il essaie de se moquer de Salman en voulant dire, même ces choses-là, il vous a enseigné. Et Salman, il s'est ainsi, anhu, il n'était pas pris d'un complexe d'infériorité comme certains musulmans aujourd'hui, quand tu leur parles de l'islam, disent, oh mais non, hein, oh, vous dans votre religion, euh, vous, pouvez, vous devez, par exemple, vous, vous laver quand vous allez aux toilettes avec de l'eau. Ah mais, mais non ils sont gênés devant les couffards de répondre de des choses comme ça. Et bien vous dans l'islam la femme doit se voiler. Ah mais non la femme dans l'islam elle est égale à l'homme. La liberté pour la femme dans l'islam. Donc ils ont peur de, de s'affirmer et de dire la vérité aux couffards, parce qu'ils pensent que les couffards ont, ont une position haute sur ce sujet-là devant eux. Alors qu'ils sont ils sont dans les garmes. Et non, on nous protège. Non. C'est-à-dire, il faut utiliser la sagesse. Il faut savoir comment expliquer et clarifier les choses bien aux gens. Mais en même temps, il faut pas mentir. Il faut pas déformer la, la vérité. Hein. Et eux, ils pensent que de mentir et de déformer la réalité, ça, c'est de, de la diplomatie et de la sagesse. Et ça, c'est faux. C'est pas de la sagesse. C'est pas de la diplomatie. Et. Donc, le chef, il dit, ensuite, certes, notre prophète, Salman lui répond, il lui dit, notre prophète nous a appris hein, de, que lorsqu'on va aux toilettes, on ne doit pas se mettre dans la direction de la Qidla quand on fait nos besoins, que, que ce soit uriner ou euh, d'aller faire nos besoins. Et que lorsqu'on doit se nettoyer, hein, après qu'on a terminé, on ne doit pas le faire avec euh, la main droite. Et euh, c'est pour dire que ça, c'est des choses que le professeur nous a enseignées. Donc, s'il nous a enseigné ça, s'il nous a enseigné même ces choses-là, de des choses qui sont des choses quotidiennes de notre vie, qui sont des choses euh, même qui ont rapport avec les impuretés, comment il ne va pas nous apprendre des choses qui ont rapport avec le gouvernement, puis avec les lois, puis avec les règles de la religion Il ne va pas nous parler de ça alors qu'il nous a parlé de ça dus je moet toch een begrijpen dat dat absurd is. En de sjaak zei, wakalab to mei, wakalab alim sahab alim alim alim alim alim alim alim alim En hij zei: Abu Allah <tot> zakara <de> lala minbu ilman. Le chef il mentionne les paroles d'Abuzar radiallahu anhu dans la musnab de l'imam Ahmad. En euh, il est rapporté comme étant authentique dans ce slabat al-Ahadith al-Sahihah. C'est-à-dire qu'Abuzar a dit: le, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et il n'a pas laissé même la, le. Euh, un oiseau qui vole avec ses deux ailes dans le ciel, excepté qu'il nous en a laissé une science à son sujet. Hein -à -dire même un oiseau qui vole, qui bouge ses deux ailes dans le ciel, et il nous en a laissé quelque chose de science à ce sujet-là aussi. Donc il n'y a rien dans cette douleur, excepté que le professeur Watson nous, nous en a laissé une connaissance ou une science. Et après il mentionne une autre parole, ça dit que Non seulement vous avez démenti le Quran, euh, Allah dans le Coran et vous avez traité de menteur le Prophète dans la Sunna, mais en plus vous avez traité de mensonge le consensus des sahaba qui se sont mis d'accord pour dire que le Prophète a bien transmis la religion d'Allah, ils sont tous d'accord là-dessus, et même Abu Zar il a dit ça, et Salman إنا بذكرنا ذكرنا أي الذي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما قامن فأخبرنا أن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وحتى وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من من نسيه لشيء ذي أي عمر بن الخطاب إلى تي نظره النبي صلى الله عليه وسلم يل يلقي La il avait la position que j'ai pris aujourd'hui, c'est-à-dire, il était à la même endroit que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, il est en train de leur faire un discours, il se tient sur le même bar, et il leur dit ce que le Prophète sallam, a dit au début de la… c'est-à-dire, il, il leur parle, il est à la même endroit que le Prophète sallam, euh, avait l'habitude de parler, et il dit… Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informés du début de la création, à partir du début de la création, et il nous a parlé de tout ce qui va se passer après, jusqu'au moment où les gens du paradis vont entrer dans le paradis, et que les gens de l'enfer vont entrer dans l'enfer. Celui qui, qui s'en souvient, il s'en souvient, celui qui l'a oublié, il l'a oublié. En voulant dire que ça s'est rapporté par Al-Bukhari, et ça dit qu'Omar est en train d'expliquer en fait que Le prophète Hassan a expliqué tout, depuis le début de la création de l'humanité jusqu'à la fin du jugement dernier, que ceux qui vont être punis en enfer, ils ont dit ce qui va arriver. Donc, il y a celui qui s'en souvient, il s'en souvient, celui qui l'a oublié il l'a oublié, mais tout a été expliqué. Hein. Et ensuite, il, il explique maintenant. Donc ça, ça répond à la deuxième question ou à la deuxième réponse de ceux qui disent que le prophète Hassan le savait mais il l'a pas expliqué. Ça c'est. Et exactement exactement En de derde mogelijkheid de is de ze zeggen: in van من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي نظر لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وذلك أن دعوة حصول المصلحة في النظام الانتخابي دعوة باطلة لأنه كما قال شيخنا شيخ الإسلام الانتينية رحمه, رحمه الله فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل, يفعل ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة أما ما حدث المقتضى بعد موته من غير معصية من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة قلت والمقتضى من أخذ برأي الأغلبية وإجراء التصويت كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة ولم يأخذ به.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 Donc, le chef je pense que c'est ça votre position, est-ce que c'est ça votre réponse? Et si vous dites cette réponse-là, alors vous êtes tombé dans une bid'ah. Vous êtes tombé dans une bid'ah. Et le, le Al-Bukhari et les musulmans ont rapporté un hadith selon Aisha radiallahu anha qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dit, quiconque, euh, invente quelque chose dans notre, qui, dans notre religion, qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Et dans la parole de l'Ilam musulman. Euh, il y a une autre version qui dit, celui qui fait une action qui n'est pas dans notre religion, elle sera rejetée. Donc ça, ça prouve que le système démocratique fait pas partie de l'islam. Il y en a des égarés parmi les jeunes bédards aujourd'hui, ils essaient de dire que tout ce qui vient des coups qui est bon, on a le droit de le prendre. Hein Et ils essaient de, de faire des, des, des, des blagues avec les musulmans par la suite, en essayant de leur euh, raconter des histoires. Pour des, des, des, des exemples stupides qu'ils donnent dans leurs conférences parfois pour ridiculiser la position des savants de l'islam qui ont clarifié le verdict de la démocratie dans l'islam, et qu'est-ce qu'ils font par exemple ils disent, ils disent, non mais euh, ce qui est bon, on, on va l'accepter, on ne va pas le rejeter. Par exemple, tout ce qui vient des Koufars, C'est pas parce que c'est des kufas qui l'ont fait qu'on va le rejeter. Il y a, sinon, on n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur, on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité et des trucs de ce genre. Et ça, c'est faux, c'est un mensonge et c'est une déformation de la réalité, parce qu'il y a une différence entre quelque chose qui a rapport avec les, les sujets et des principes et des fondements de l'Islam qui ont été clarifiés par le Coran et la Sunna que tu t'en détournes et que tu suis les kufas dans ces principes-là et que tu contredis le, la charia en suivant ces principes-là, et des choses qui sont des choses de la dunya qui font partie de ce qui est mubah hein, et de ce qui est permis dans la religion de l'islam, et tu fais un amalgame entre ces deux choses-là pour essayer de créer des doutes et des confusions dans la tête des musulmans au sujet de ces choses. Au sujet de ces choses. Donc, euh, le cheikh explique un principe et une règle qui a été mentionnée par le cheikh Euh, Muhammad, euh, Cheikh, euh, Ibn Taymi, dans son livre, et c'est un principe clair qui nous montre comment répondre justement à ces gens-là, à ce sujet-là. Et il dit que si tu prétends que c'est un bienfait qui est apparu, la démocratie c'est un bienfait qui est apparu après le Prophète et que euh, c'est un intérêt général de bien pour les musulmans, c'est une fausse prétention. De dire ça, que les, que les élections est un bien et qu'on a le droit d'utiliser parce que ça fait partie d'un bien général et qu'il euh, y a un bien fait là-dedans. Le chef, il mentionne un exemple de la parole d'une règle qui est expliquée par le chef Ibn Taymiyya qui dit Tout ordre qui, euh, dont l'application euh, ou dont le besoin d'application de cette, cette règle-là existait au, prof, au temps du prophète, C'est-à-dire, toute chose, toute chose qui aurait, dont les musulmans auraient eu besoin à l'époque du prophète Mohammed et que le besoin pour cette chose-là était présent à son époque et que les musulmans ne l'ont pas utilisé alors qu'ils étaient capables de le faire et qu'ils avaient les moyens de le faire, alors de l'utiliser dans ce cas-là, ça prouve que ou bien disons que le fait que, que ce, ce besoin-là existait et que c'était possible de le faire à son époque et que le professeur Salazar ne l'a pas fait, ça prouve que ce n'est pas un intérêt général qui est permis dans l'islam et que ce n'est pas un bienfait que les musulmans ont le droit d'utiliser. Toutefois, si euh, le chef dit toutefois, il dit toutefois, si euh, il n'a pas été fait, Euh, attends. Toutefois, si c'est un, une chose qui est, qui est arrivée après la mort du Prophète sallam et que ça ne vient pas en contradiction avec l'obéissance d'Allah, dans le sens que ce n'est pas une désobéissance au Créateur, il se peut qu'il y ait dedans un bienfait. Maintenant, le Cheikh il explique par rapport à la démocratie, il explique ce principe-là. Il dit, Wal Mukhtaba l'il acht de bero'i dit, qu'est-ce qui pouvait amener le besoin des musulmans à cette époque-là de prendre l'opinion de, de la majorité et de faire des votes, et de prendre les voix de, de tout le monde qui était présent à l'époque? Cette, cette possibilité-là, elle existait au temps du prophète sallallahu alayhi Il aurait pu le faire. Et ce besoin-là existait peut-être même à l'époque du prophète Rasul. Il pouvait, il, il, il pouvait avoir besoin parfois d'avoir recours à ce genre de choses et il ne l'a pas fait. En plusieurs occasions, il ne l'a pas fait. Il n'a pas pris le vote et l'opinion de la majorité dans plusieurs occasions et dans la majorité des occasions, il n'a pas pris l'opinion majoritaire. Donc, on peut voir dans ce, à ce sujet-là, que la démocratie, dans ce cas-là, c'est une innovation et un égagement, et donc euh, il dit qu'à ce sujet-là, il y a un point qui va venir plus loin, qui parle et qui explique en détail la question de ma Salih al-Mursala, des intérêts et des bienfaits général, euh, et que ça va être clarifié en détail, Inch'Allah, dans les exemples qui vont suivre, Inch'Allah. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, et puis on continuera ça euh, la semaine prochaine, اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه